Avec des faux pas, des faux plis, chacun de nous porte sa vie à sa manière. Quand on est beau au fond de soi, un jour ou l'autre quelqu'un nous voit. Oh, Même sous la pluie des mauvais jours, j'ai suivi la ligne d'amour à ma manière. Pour tous les chagrins que je traîne, j'ai mis mon cœur en quarantaine. À ma... Ma vie n'est pas vraiment ma vie, elle est à ceux qui m'ont choisi à leur manière. En laissant mon nom dans les rues, j'ai mis mon bonheur par-dessus. Soir où je m'en irai, finalement je le ferai A ma manière. J'aimerais autour de régner la paix, faire mes adieux au soleil.